Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Que périssent les deux mains d'Abu l'Ahab, et que lui-même périsse Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres.